Ma foi dans les anges. Les anges sont très grands, dans la mesure où Gabriel a élevé la terre de Saddam sur la pointe de Richard de son aile.